Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passa par la Samarie, il arriva dans une ville nommée Sicar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob, et Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure. Une femme de Samarie vint y puiser de l'eau. Ses disciples étant allés en ville pour acheter des vivres, Jésus s'adressa à elle. « Donne-moi à boire !»« Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?»« Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire » Tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Car l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, appelle ton mari et viens ici. Je n'ai point de mari. Tu as eu raison de dire « je n'ai point de mari » car tu as eu cinq maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, je vois que tu es prophète. « Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem ?»« Femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Je sais que le Messie, celui qu'on appelle Christ, doit venir et quand il sera venu, il nous annoncera toute chose. Je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne lui dit « Que demandes-tu » ou « De quoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme, ayant laissé sa cruche, courut dans la ville. « Venez voir, un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ ?» Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger. « Maître, mange !»« J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres, Quelqu'un lui aurait-il déjà apporté à manger Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore quatre mois jusqu'à la moisson Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Il y resta deux jours un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. » Après ces deux jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée, car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Lorsqu'il y arriva, Il fut bien reçu des Galiléens qui étaient également allés à la fête, car ils avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem. Il retourna donc à Cana, en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui, le pria de descendre et de guérir son fils qui était prêt de mourir. « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. » L'officier du roi lui dit. « Seigneur, descends avant que mon enfant meure. »« Va, ton fils vit. » Cet homme s'en alla et crut à la parole que Jésus lui avait dite. Déjà, comme il descendait, ses serviteurs vinrent à sa rencontre. « Ton enfant, il vit. »« À quelle heure s'est-il trouvé mieux ?»« Hier. » À la septième heure, la fièvre l'a quitté. Le Père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit « Ton fils vit » et il crut, lui et toute sa maison. Et Jésus fit encore ce second miracle lorsqu'il fut venu de Judée en Galilée.